Du plaisir, du plaisir avant tout, bienvenue, bienvenue à l'antenne, bienvenue sur Galaxy comme tous les dimanches à partir de 10h jusqu'à midi. C'est Pascal Mancini qui vous emmène, c'est qui vous entraîne aussi en même temps. C'est parti, after, je vous souhaite bien sûr un excellent moment, un seul numéro, de téléphone le 03 20 83 57 57 si vous voulez savoir tout simplement les coordonnées d'un disque. Je vous souhaite un excellent moment, c'est parti, after, on y va, c'est parti. Galaxy, the empire, the empire of house music. Et pour commencer cette première heure, voici tout de suite le Café d'Elmar, c'est la version vocale. Déjà un souvenir, le café d'Elmar Sous les platines de Galaxy Ne changez rien, vous êtes bien sûr sur Galaxy C'est parti after, on est ensemble jusqu'à midi Voici tout de suite en nouveauté C'est Shem avec le titre Genesis Et c'est sous le label Cocoon les oreilles, c'est la découverte de cet été sur Galaxy, avec un instant Kiko pour le titre Electric Burst pour le label Datapunk. Ne changez rien, merci de votre grande fidélité, vous écoutez Galaxy, c'est parti, after avec Pascal Montini jusqu'à midi de la musique électronique, un instant qu'avec dinmos avec le titre Burn, ne bougez pas on se retrouve juste après ces quelques informations de proximité présentées par Stéphane Laroche Exposition d'été Alice au pays d'Anthony Brown, visible actuellement jusqu'au 25 août à la bibliothèque municipale de Waterloo Une exposition et de nombreuses animations réalisées en collaboration avec l'association Mots et Couleurs. Venez découvrir un géant de la littérature enfantine et devenez vous-même acteur en vous mettant en scène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 Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxyfm.com Galaxy Weekend Merci Stéphane, on te retrouvera bien sûr tout à l'heure dans une petite heure mais voici tout de suite Mandy. C'était des de Galaxy, il y a quelques temps déjà en arrière, mais on l'adore, voici au oh, Superman. Pour l'instant c'était le dernier chat, on continue dans la nouveauté, voici tout de suite le nouveau jeune d'Albac. dernier, Chris Lake avec la voix des mois et huit sur les ondes intergalactiques. Galaxy vous donne l'heure, il est pile poil 11h. Happy, day, day, day. Happy, day, Happy Days on Galaxy. days on Galaxy. <laughs> voici tout de suite pour poursuivre l'un des coups de cœur de cette émission partie acteur c'est l'excellent quête Bush très nombreux aimés se disent qu'à l'instant c'était Spectre avec le titre Jade, merci de votre grande fidélité juste avant de retrouver Cyplay Red avec le titre Homme, on vous parle des prochaines soirées à venir, le week-end prochain, exemple pour l'anniversaire de Georges cette soirée ça sera le 25 août au Pulse Factory Du, des, du grand monde justement pour cette soirée dans la salle du Pulse avec euh, les résidents habituels Michael Forza et en invité Dorian Gray Guillaume de Galaxy bien sûr avec euh, Georges c'est normal Sipi DJMD DJHS Fifi et Michael Forza feront partie de cette salle et, et du côté du du Lawrence Club il y aura Victor Steven Laurent Top il y aura aussi Lucas et aussi un Versus Steven Laurent Top et Georges une soirée à ne pas manquer n'oubliez pas ça sera le 25 août ça sera Pulse Factory pour l'anniversaire de Georges Galaxy The Empire Of House Music Where I've been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 Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. Galaxy Weekend. Merci Stéphane. On repart du côté de la musique. Voici tout de suite l'excellent titre d'Alanis Morissette. C'est un remix. Nos invités. C'est le Picture Disc. des new tonight dans un petit quart d'heure aujourd'hui c'est adn que vous retrouverez aux alentours de midi accompagné suivi de michael H pour la session trans à partir de 14h Fred et Arnaud suivront en André et après pour terminer la soirée c'est Sick pour la session hardcore mais voici tout de suite un autre mix et celui de dépêche mode. Say you're happy Out there without me I know you can't be Cause it's no good say you're happy, out there without me, I know you can't be, cause it's no good. des titres les plus diffusés sur Galaxy à l'instant avec Michif il est déjà bientôt l'heure de nous dire au revoir merci d'avoir suivi cette émission c'était Party After et pour se quitter on va se quitter en souvenir voici tout de suite Joe T. juste après vous retrouverez ADN Vanelli avec la voix de Cia, Play Wins the Voice. Il est exactement midi, voici tout de suite, rien que pour vous, je vous souhaite une excellente après-midi à l'écoute de Galaxy. Voici tout de suite sur les platines ADN. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission.